En toute situation, les femmes ont plus de causes de douleur que n'en a l'homme et souffrent plus que lui. L'homme a sa force et l'exercice de sa puissance. Il agit, il va, il s'occupe, il pense, il embrasse l'avenir et il trouve des consolations. Ainsi faisait Charles. Mais la femme demeure. Elle reste face à face avec le chagrin dont rien ne la distrait. Elle descend jusqu'au fond de l'abîme qu'il a ouvert, le mesure et souvent le comble de ses vœux et de ses larmes. Ainsi faisait Eugénie. Elle s'initiait à sa destinée. Sentir, aimer, souffrir, se dévouer, sera toujours le texte de la vie des femmes. Eugénie devait être toute la femme moins ce qui la console. Son bonheur, amassé comme les clous semés sur la muraille, suivant la sublime expression de Bossuet, ne devait pas un jour lui remplir le creux de la main. Les chagrins ne se font jamais attendre, et pour elle, ils arrivèrent bientôt. Le lendemain du départ de Charles, la maison Grandet reprit sa physionomie pour tout le monde, excepté pour Eugénie, qui la trouva tout à coup bien vide. À l'insu de son père, elle voulut que la chambre de Charles restât dans l'état où il l'avait laissée. Madame Grandet et Nanon furent volontiers complices de ce statu quo. Qui sait s'il ne reviendra pas plus tôt que nous ne le croyons dit-elle. « Ah je le voudrais voir ici !» répondit Nanon. « Je m'accoutumais bien à lui. C'était un bain doux, un bain parfait, monsieur, quasiment joli, moutonné comme une fille. » Eugénie regarda Nanon. « Sainte Vierge, mademoiselle, vous avez les yeux à la perdition de votre âme. Ne regardez donc pas le monde comme ça. » Depuis ce jour, la beauté de mademoiselle Grandet prit un nouveau caractère. Les graves pensées d'amour par lesquelles son âme était lentement envahie, la dignité de la femme aimée donnèrent à ses traits cette espèce d'éclat que les peintres figurent par l'auréole. Avant la venue de son cousin, Eugénie pouvait être comparée à la Vierge avant la conception. Quand il fut parti, elle ressemblait à la Vierge-mère. Elle avait conçu l'amour. Ces deux maries, si différentes et si bien représentées par quelques peintres espagnols, constitue l'une des plus brillantes figures qui abondent dans le christianisme. En revenant de la messe, où elle alla le lendemain du départ de Charles, où elle avait fait vœu d'aller tous les jours, elle prit chez le libraire de la ville une map-monde qu'elle cloua près de son miroir afin de suivre son cousin dans sa route vers les Indes, afin de pouvoir se mettre un peu soir et matin dans le vaisseau qui l'y transportait, de le voir, de lui adresser mille questions, de lui dire « Es-tu bien Ne souffres-tu pas « Penses-tu bien à moi en voyant cette étoile dont tu m'as appris à connaître les beautés et l'usage ?» Puis, le matin, elle restait pensive sous le noyer, assise sur le banc de bois rongé par les verres et garni de mousse grise, où il s'était dit tant de bonnes choses, de niaiseries, où ils avaient bâti les châteaux en Espagne de leur joli ménage. Elle pensait à l'avenir en regardant le ciel par le petit espace que les murs lui permettaient d'embrasser, puis le vieux pan de muraille et le toit sous lequel était la chambre de Charles. Enfin, ce fut l'amour solitaire, l'amour vrai qui persiste, qui se glisse dans toutes les pensées, et devient la substance, ou, comme eussent dit nos pères, l'étoffe de la vie. Quand les soi-disant amis du Père Grandet venaient faire la partie le soir, elle était gaie, elle dissimulait, mais pendant toute la matinée, elle causait de Charles avec sa mère et Nanon. Nanon avait compris qu'elle pouvait compatir aux souffrances de sa jeune maîtresse sans manquer à ses devoirs envers son vieux patron. Elle, qui disait à Eugénie, « Si j'avais eu un homme à moi, je l'aurais suivi dans l'enfer. Je l'aurais, quoi, enfin, j'aurais voulu m'exterminer pour lui. Mère, hein Je mourrais sans savoir ce que c'est que la vie. »« Croiriez-vous, mademoiselle — Que ce vieux cornoyé, qui est un bonhomme tout de même, tourne autour de ma jupe rapport à mes rentes, tout comme ceux qui viennent ici flairer le magot de monsieur en vous faisant la cour. — Je vois ça, parce que je suis encore fine, quoique je sois grosse comme une tour. — Eh, ben, mademoiselle, ça me fait plaisir, quoique ce ne soit pas de l'amour.